بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويت، au nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux. quand le soleil sera obscurci. وإذا النجوم كدرت، que les étoiles seront ternies. وإذا الجبال سويرت.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 Et le ciel écorché et la fournaise attisée et le paradis rapproché. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté.